For ne pas y survivre en foire, cause fear is still our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we fucking said so.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 Sinistro u s i Lui-même en personne. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va bien. Oui, il y a une belle l u r e t t e qu'on ne s'est pas vue, mon cher. Ben oui, Moi, je m'attendais à avoir une fin du monde, tout ça soit le chaos, puis ils ont encore mis ça, gagne de c h o u k Ah, mais on va remettre ça à une autre date, là. Moi, finalement, on n'avait pas le temps, là. On n a h a i t pas le temps de prendre. Tu a t t e n d a i s à quoi d'autre? b e i là, u a i s Quand tu fais confiance au monde, à u m m e n t d là,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 Donc,、euh, il devrait s'échelonner sur deux à trois、voilà、émissions. Vraiment à trois émissions. À Quoique, moi, personnellement, j'aurais beaucoup moins retenu de, de parutions que Sinistros l'a fait. Ouais, mais, mais quand même, je c o n n a r i e r C'est vrai, je c o n n a、ah. r i e、euh, r Par contre, euh, honnêtement, euh, pendant la période où on était en arrêt, j'ai fait certaines réécoutes.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 C'est sûr que c'était un top 70, mais c'est assez,、euh, assez large,、euh, tu sais, disons que les, les, l s 8 sur 10, e、euh, ils seraient tous ex é q u o e、euh, u la f、bon, i o u i s tu t e laissé de l a、ouais, c t i t u r e là. o u a i c'est ça. Ouais, c'est ça.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 s u r Napalm Record? Voyons donc. Non, non, non, tu... non ça, c'est une série、ouais, média, je pense.、Pas. Non, non, je ne suis pas sûr. Pour Nutella Blast? Non, s u r Napalm Record. Ah, ouais? Oui, oui. Je pense、ouais. que c'est Nutella Blast. Le premier était s u r n éclair, je pense.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 Totalement instrumental. Oui. Fait, c c est, c est, ils font parler de leur instrument, finalement. C'est vraiment cool.、Euh, Aeon, que tu vas passer.、Euh... Là, c'est ce soir. Oui, c'est ça. Aeon, avec Aeon's Black en quatrième position, qui est un excellent album de death metal.、Oh, oui. euh, c'est un des tables, selon moi, de, de l'année dans le death. Oui,、oh, oui. Euh, effectivement.、Euh, a c c e p t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 Puis le chanteur-bassiste, c'est le chanteur-bassiste de la Roume qui est arrivé cinquième l'année、okay. passée.、Euh... Mais tu vois ça, la r é v c h a t i o n ex, je ne connais pas ça.、Ben、je ne l'ai pas passé ici. Non,、euh, c'est ce que je sais. J'avais ça dans mes cossins, puis、euh, je l'écoutais、ah. de temps en temps, p i s pendant le temps des fêtes, ben, à force de. Ah、oh, ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment cool ça. Tu sais, à un moment donné, tu commences à relayer tes chroniques. Il y avait eu un 9.1, puis. Ah <rire>、oh, ouais, OK.、Euh, Fait que t a s réécoutes, puis o h mais regarde, c'est toi qui a gagné pour l'originalité, et elle t'a planté l'autre, c e s t le p o i n final. t <rire> D'accord. Tant qu'à moi, en dixième position, eh bien,、euh, ça devrait surprendre pas mal de monde, étant donné que c'est pas vraiment mon genre de musique, mais c'est Serpent Sermon de Marduk. En dixième position? o u a i Hey, il、oui. fait de la fièvre, monsieur? Oui, oui. Non, mais j'adore cet album-là, honnêtement. D'ailleurs, la semaine prochaine, je p a s s e une pièce. C'est drôle, hein? Moi, j'ai trouvé que c'était le pire Mardoc. <rire> moi, j'aime pas vraiment ce qu'ils font, généralement. Celui-là, je l'ai trouvé tellement intense que. Le précédent、ça. album était très bon, celui-là. J'ai trouvé ça mou. J'ai trouvé ça. Le,、euh, le précédent album s'appelait. Rum 5.2.、Euh, euh, point ouais, il était poupé. C'était très bon. Mais ça, ça, là, ça m'a embarqué. <rire> en 9e position, Gravedagger, Clash of the Gods. On a eu. Un extrait tout à l'heure. En huitième position, Terrorizer, Hours of Zombies. C'est un très là, bon album. Ça, très, très dans, bon. dans le Dead Grind, c'est. C'est ça. C'est pas très, très recherché, on s'entend.、Ouais, moi, j'ai retrouvé quelque part,、euh, je sais pas où. f a u d r a i t pas te dire, il est quelque part sur la feuille dans 70,、okay. <rire> ouais, position, et le Top 70. En septième position, Nail et l'album At the Gates of s e t o Peut-être.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 C'est un film que j'ai découvert vraiment à la fin de 2010, qui est un film d'Oliver Stone. J'en avais brièvement parlé lors de la dernière émission. C'est Savages. Qui m e t e n vedette, entre autres,、euh, Blake l i v e l y Taylor Kitch, s Aaron Taylor Johnson, b e n i c i o Del t o r o John Travolta et Salma Hayek. Donc, c'est une, juste pour trois noms, partant, c'est une belle brochette. Ah, ouais, justement, à Yak, moi, j'en ferais une brochette. Ouais, ben, d o n s là-dedans, t'oserais pas, parce que très、ah, t r è s méchant. Ah, on m e m r o u i l e t e t'es, t'es, t'es très, très méchant, i <rire> s C'est l'histoire de Ben et Sean, qui sont deux copains d'enfance et qui ont,、euh, développé un pot extraordinaire. e Ils sont à Lacuna Beach, en Californie. Et puis, leur pot est tellement, mais tellement, tellement bon, avec un pourcentage de THC tellement élevé, qu'ils sont victimes de leur propre succès et tellement victimes qu'un cartel veut avoir leur produit.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 La neuvième position, c'est un film que je, je ne sais pas si tu l'as vu, d e Possession.、Oh, le, le, avec、euh, le, le, le, la créature qui habite dans la tête. Non, non, je ne l'ai pas vu.、Bon, vu c'est un film de o r l y Borndal qui a fait Nightwatch, entre autres. Nightwatch, je n'avais vraiment pas aimé, là, mais ça, c'est un, un bon i film. e n Un b film qui met en vedette Jeffrey Dean Morgan, Natasha Callis, Kira Sigwick, Jay Brazo et Madison Davenport.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 Qui mélangent à peu près tous les styles qu'ils peuvent trouver avec du métal.、Mm -hmm. euh, là-dedans, tu as du heavy metal, tu as des portions dite, tu as des portions black. Des mais portions as des jazz. Il、euh, y a du rock'n'roll là-dedans, il y a du funk, il y a du ballroom, il y a tout, tout, tout, tout. C'est complètement du joncté. Puis、euh, si c'est mérité 9,5 sur 10, c'est justement pour le côté très original de la patente, puis leur sens du riff. OK.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 Alors, allons-y tout de suite à s a avec Purgatorium. C'est parti.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 Le Mondoresto Bar, 120 rue des f o r g e s e n t r e v i l l e s Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes à C'est Fou、ah, ah, ah, ah. pour l'écouter. C'est Fou, 89 ans. Ah, ah, ah. 20h12, et vous êtes toujours à l'écoute de CIFU 89E FM, la radio campus de Trois-Rivières. Mais qui plus est, vous êtes d la réanimation de s e Undead Incorporated Show en compagnie du Goblin Sinistro, c'est de moi-même, a v Dr. Payne p a n d r a g o n Sinistro, ce qu'avons-nous entendu dans ta première présentation de la soirée? b e n c'est là qu'on voit qu'en 2012, il y avait encore du très bon heavy metal, malgré ce qu'on pouvait y penser. Oui, je、mais、dois en convenir, effectivement. C'est pas tout.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 Primaire du, de la grande famille du métal est、ouais. encore très bien.、Présent. Mais je pense que le heavy metal en Europe n'a jamais vraiment connu de baisse. Je pense, que que pas, je pense pense qu'ici en Amérique, ça a peut-être eu à un moment donné une certaine connue. a i s C'est sûr que le heavy metal, tout court en Amérique,、euh, A eu moins d'heures de noblesse, parce qu'on est tombé tout de suite avec le, le, le vif du sujet dans、euh, le, le, le, le trash et. Ben, le spé, le trash. C'est ça. Mais je pense que, comme l'adage le dit, rien ne s e c r i e rien ne se perd, tu sais. Non, c'est ça, ça. Ça revient,、hein? On a l'impression que ça revient ici. Ben, comme le trash est revenu p u e r o u i s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 On fait tout du vieux trash, là, là. Mais à un moment donné, regarde, ça fait. Ça, ça suffit, là. Ouais, c'est parce que ça fait comme une espèce d'overdose à certain ben, moment donné, un peu, c e r、euh, t a i n m o m e n t donnés. Parce que ça sort tout du tout même monde. Ouais, t pareil. À un moment donné, tu sais, t'as、euh, War Brainerd, t'en s o r t, t un qui est très bon, t'en sors un autre qui est moins bon, t'en sors un troisième qui pourrait, c est pourri. Mais ces bandes-là, souvent, vont sortir des albums à beaucoup trop rapprochés l'un de l'autre. Ils tournent、ça. tellement, ils n'ont pas le temps de se ressourcer. Ils arrivent parce que le contrôle nous oblige à retourner en studio rapidement.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 C'est quand même un très bon album de t r è s bon Navi Metal,、euh, comme mon. Du bon Navi Metal. Du bon Navi Metal, <rire> bon heavy metal genre,、euh, comme dans le temps. <rire> comme dans le temps. Hey! <rire> tu t'en rappelles, toi? b e n presque plus. Hey, c a n d l e m a s également de la Suède, avec Prophet、euh, tiré de Psalm for the Dead、euh, sur Napam Records.、Euh, très bon album、euh, ici.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 Ceci étant dit, c'était quand même bien, là, ce que t as choisi. Il f u d r a i t un premier blog de 2013 avec des, des vieilleries de 2012. <rire> des vieilleries, oui. Il e pas t r e ce qu'il y a qui doivent penser comme ça. C'est ça q u i est le pire. Dans, <rire> dans la radio dite commerciale, là, une t o u n e il y a six mois.、Hey, C'est donc bien vieux, ça. <rire> <rire> C'est rendu du vintage. Non, non, mais <rire> ça, ça me ferait. a i Ça arrive, mes gars, des fois, là, ils se mettent à chanter une chanson, puis t'inquiètent, puis là.、Hey! Ça fait longtemps, c'est vieux, ça. Ah, ouais, ça parle, tu sais, moi, t'as pas vu, c'est vieux. C'est quoi, 1991, 92? Hein, bien non, c'est 2011. Ah, c'est vieux, ça,、ouais. 2000. OK, c'est correct. Ouais, le jetable. Bon, 20h17,、euh, écoutez, je vais juste faire un petit, une petite incursion vers les spectacles qui sont à venir au niveau de BCI, parce que du côté,、euh, depuis ce que j'ai pu voir, du côté trois verts métal, c'est tranquille présentement. Brief Concert、euh, nous, prépo, nous propose、euh, le vendredi 8 février prochain au Faux-Fonds électrique s、euh, la formation Touristas en compagnie de Firewind et Stolen Babies.、Tu、Touristas. Touristas. Touristas. Oh, tu faisais une joke plate, Touristas. Là. Touristas. q u avec la face qui l s ont, d'après <rire> moi, ils l'ont p o i g n é Ils l'ont poignée à t o u r i s t a s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 Marduk, Mount Spell, Inquisition, The Foreshadowing Death Wolf dimanche 24 février prochain à 19h au Club Soda au coût de 26 et 9 et 30 et 44 plus taxes, c'est pour tous, Biatri du Club Soda, Soul Work, Jeff Loomis, Blackguard, The Browning, Wretch,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 h、ouais. u d o en première partie, t'accepte. Oui, c'est ça. <rire> Le 12 avril, un vendredi à 19h, au f a u f o n d s électrique. Ça dépend de... qui s e r a les invités. Ça pourrait être i n t é r e s s a n t C'est pas encore déterminé.、Euh, donc, au coût de 20, 25 et 30 taxes incluses via une m i s s i o n Sur Food Functions é l e c t r i q u e s vendredi 12 avril prochain. C'est cela. p l dit qu'il n'a pas sorti d'album depuis 2011, si je ne m'abuse. Ça e fait pas si longtemps que ça. C'est vieux, 2011.、Ouais, C'est、ah, ouais, ré... rétro. Mais... C'est un très bon album.、Euh... Je sais que t avais bien aimé. Ouais, très、ouais. bien. Aimé. Bon, qu'est-ce qu'on dit là C'est vieux. Là, ce ben, ça, comme toi. <rire> Tout est pas mal vintage, tu i s Très, très vintage. Ouais, tu dois valoir de l'argent. J'ai une vieille, vieille grille en avant. <rire> <c 'est ça? rire> Des vieux boutons. <rire> J'ai une vieille, vieille grille en avant. Les <rire> boutons montent à 11. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ça, c'est mon pas seuil pas de tolérance. T'es-tu à l a a g l e toi? Oui. Des fois, ça allume pas、fait、fort. T a, t a, t a, je t'avise qu'elle a l'air de brûler. C'est ça, des fois, ça allume pas fort. <rire> bon, OK. Mon deuxième bloc de la soirée. Cette fois-ci, j'y vais dans une v e i l e Je d i s que j'ai pas de concept. Ce n'est pas totalement vrai. Mon concept, c'est le chaos. <rire> c'est i、oui, c'est cela. Non, disons que j'ai regroupé dans. Z... En fait, j'aurai cette semaine et la semaine prochaine un bloc qui est beaucoup plus. Stone r de o 2.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 Qui, selon moi, a trouvé beaucoup plus sa voix avec cette formation-là qu'avec. Moi,、euh... ouais, je parle il... pas sans mauvais jeu de mots, là, parce qu'il p prend... r r a i c e s t à deux sens, mon histoire, là. s、ouais. a voix. e u je parle pas de quelqu'un non plus, là. Euh... <rire> euh, avec Down, je pense que c'est vraiment son style musical qui c a d r e le mieux avec Anselmo et c'est aussi là qu'il développe une meilleure voix. Bref. Encore là, c'est subjectif. Mais on va débuter tout de suite avec une pièce tirée du.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a t i n g ans. Arrête de pleurer, ce n'est p a T'es dit d'arrêter! Non. <rire> non. <rire> On dirait une petite vache qui meurt quelque part. un veau de lait. <rire> o u i un veau de lait. <rire> ok, il est 20h quelque chose, là. 40, mettons. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation, bien sûr, sur les ondes de C'est Fou 89、euh, FM, la radio Compus de 3D.、Euh, Parce que. Parce que.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 c e s t une époque où on se faisait encore passablement la loi soi-même. Donc, c'est un excellent film qui allie, je dirais, quelque peu le, le, le, le fantastique à, aux policiers. C'est très bien interprété. John c o s a k est très convaincant dans le rôle de Garland Poe, quoique je ne l'ai pas、mais、connu. John c o s a k a toujours des bons rôles. Tout、lui. à fait. C'est un très bon acteur.、Mmh. Je ne peux pas dire que Garland Poe était vraiment l e même, parce que je l'ai très peu côtoyé, là, mais.、Euh, ben, moi, là, en tout cas. Tu le connais un peu. Ouais, moi, moi, moi, moi, moi, moi, retenais. OK.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 One Role. Oui, et qui aurait pu rester collé avec,、euh, avec le rôle d'Harry Potter. Un peu et, comme,、euh, je dirais,、euh, William、Hamill. Shatner avec Captain Kirk. Oui, ou Mark Hamill avec l、euh, u、uh, k e s k y Walker. Tout à fait. Puis il y a de nombreux exemples comme ça. Mais non, de, moi, je pense que c'est une des pre premières productions dans lesquelles il joue vraiment quelqu'un d'un acteur connu qui est autre que la saga des Harry Potter. Et ça passe très, très bien. Et c'est un film, c'est un film, je dirais.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 どうぞ。Album,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 Faites comme moi et synthonisez la, la, la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des Vestos de, de, de Sifu, profitez de trois heures de magnifiques souvenirs de, de nos、Outre、émissions、féril. quotidiennes. Botan, la meilleure pizza en ville.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à p r o g s e f o u u q t r c a ou visitez lesefou.ca. Vous êtes à Sefou pour l'écouter. Sefou 89 ans. 21h15, effectivement, vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour deux raisons. Parce que vous êtes assez fou et vous êtes aussi assez fou. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! <rire> ha! Sinistros! Hein? d é j è l e un petit peu, là? Oui, nous avons eu droit à un bloc de pure folie. Bergère.、Euh... Bergère, oui. Il pleut, il pleut, des clous. C'est cela. Ça.、Euh... Qui roule la masse pas mousse, surtout si le cap n'est pas enlevé. Une chance qu'on n'a pas mis entre tes mains à l'époque les grands comptes de ce monde, parce qu'on n'a rien compris. Ça v a ê t r e très bon. Oui, j'imagine, oui. Revocation avec la pièce de Grip Titans, c'est tiré d'un、euh, tout récent、euh, mini-album intitulé Tetrato Genesis qui est disponible gratuitement en téléchargement.、Euh, ça, c'est paru sur s i o n Audiovisuel. s i o n oui, c'est la même compagnie qui fabrique les voitures, c'est cela. Hum、mm、hum. Alors, on a eu Niall avec、euh, The Fans Who Come to Steal the Magic of the Deceased. Qui est ton numéro 22,、hein? Qui est mon numéro 22, effectivement.、Euh, C'est tiré de t h e Gate of Setour qui est paru sur Nuclear Blast. Nous avons eu An a l n a Track qui est probablement le spectacle de l'année pour ma part、euh, en 2012. C'est le band qui, qui m'a vraiment jeté par, par, terre. par terre. La pièce Forging Tours The Sunset et non live, il fait pas le c a o u l à la fin. <rire>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 Et ils viennent tout juste d'en sortir un nouvel album. Alors, je vous en parle dans les, dans les semaines à venir.、Euh, probablement en février, parce que. l a r é t r o o n d e a d risque d'occuper le restant de, de janvier, vu qu'il reste une seule émission en janvier. Non, il reste deux émissions. Non, il émissions. reste deux. Bon, ben, deux r é t r o s c'est ça. Ouais, ça pourrait ressembler à ça. Là, ça ressemble、tu、à ça, c'est pas mal. Parce que là, je regarde ça, à l'heure qui l est r e n d u j'aurais peut-être pas le temps de mettre mon donc,、euh, 20, t'auras, t'auras, t'auras peut-être pas le temps. <rire> c'est ça. Mais c'est pas grave, on a du temps non, en m a t t r e à l'époque. Si on veut la faire pendant six mois, la f e r a pendant six mois, quoi que ça aurait pu vraiment sa raison d'être dans six mois, là, mais façon de parler. m a i de toute façon, on s'en sert jamais en bas de trois émissions, b a i s o n Effectivement, si on se réfère aux années antérieures. Ça correspondait à peu près à ça, en nombre d'émissions consacrées à cette r é t r o u n d e a d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 Julien Claire. f r é i s i n e t t e Lapoire. f r é i s i n e t t e Lapoire, effectivement. J'ai aussi,、euh, Madame Sylvain de Symphorien. a Oh, c'est ça. C'est très dette, ça. En tout cas, ses robes étaient pas reposantes. Ha ha! ha ha! J'ai dit ça, p i je suis certain qu'à peu près le 99 des auditeurs, ils savaient même pas de quoi on parle, i l y a mais... comme chez Denise aussi. Ha! Ha ha! Émission qui aura fait découvrir Normand Bradway. o u i c'est ça. o u a i Allez,、go.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 アラインのフェーブ、ディクオブレイ・レ・ラシンズ・ユ・ロック、アレン・アン・ザ・パー、アン・パーサン・パー・リ・ビートルズ・ディ・フォルト・レ・ゼプロピン・フロイド・モルディッド・モルディ・ボーダー・ヘッド、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 28 septembre dernier sur Massacre Record. Un très bon label en passant. Oui, effectivement, tout à fait. Vous a v e z en formation un des leaders, des têtes dirigeantes, des têtes, je dirais, pionnières de du, du mouvement death metal tel que connu aujourd'hui. Calibre c o r p s formation américaine, et la pièce Scourge of Iron, t i r é du dernier album Torture qui est paru le 13 mars dernier sur Metal Blade également. Et n o u avons ouvert avec la formation canadienne maintenant.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 フォトレ。